Émission très spéciale aujourd'hui, bien sûr, afin de souligner cette 60e, je vous ai concocté un spécial 3 pour 1, gros canot en concert, au cours duquel je vais vous présenter certains des plus grands incontournables de l'histoire du rock dans à peu près tous les styles de musique associés regroupés sous la grande bannière classique. On va entendre du rock progressif, du rock psychédélique, du hard rock, du blues rock, du folk rock, du southern rock, du boogie. Ainsi qu'un peu de métal vers la fin. On va entendre entre autres des artistes des gros comme Pink Floyd, le Allman Brothers Band, CCR, Deep Purple, Bob Dylan, Iron Maiden, Jimi Hendrix, Kiss, Neil Young, Steppenwolf, Tom Petty, Wings, ZZ Top et le Jefferson Airplane avec certains des albums et des performances les plus marquantes des 50 dernières années dans le domaine du vrai rock. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs du genre. Tout de suite, on débute en force avec un très gros canon et un des groupes les plus influents des années 60. The Doors à l'antenne de la Radio Campus, la station des Bédovins, la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM! 17時 Morrison and the Doors ont eu d'entendre trois extraits de leur album Coffret sorti en 2009, Live in New York, un album enregistré au Felt. Forum En 1970. Qu'est-ce que c'était que ça, le Felt Forum? Eh bien,、euh, il s'agissait tout simplement d'une configuration restreinte du Madison Square Garden qui représentait à peu près le quart de la salle. Quand est venu Ton enregistrer un album en concert des Doors,、euh, les membres du groupe ont choisi de le faire à New York, qui était une des villes les plus enthousiastes et réceptives à leur musique. Les Doors étaient bien sûr originaires de Los Angeles, mais ils considéraient New York comme Leur second domicile depuis 1967 et ils adoraient le public là-bas. Donc, le choix de New York est venu naturellement à Jim et ses amis, mais il restait d é t e r m i n é où ils allaient enregistrer ce fameux disque en concert. Les Doors avaient fait le Madison Square Garden l'année précédente, le Madison Square Garden au complet dans sa configuration maximale. Avec 20 000 sièges, mais、euh, ils n'avaient pas apprécié l'expérience, tout simplement parce que les Doors avaient trouvé très difficile de rejoindre le public dans un amphithéâtre aussi vaste. Ils n'aimaient pas les concerts devant des publics monstres, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, entre autres, ils ont refusé de se produire au Festival Woodstock en 1969. On leur a donc suggéré de se produire dans la configuration minimale du Madison Square Garden. Connu sous le nom de Felt Forum, c'est-à-dire que les Doors allaient donner quatre représentations réparties sur deux soirs à raison de 5000 spectateurs par spectacle. Ça a bien sûr fait leur affaire puisque l'acoustique de la salle du Felt Forum était de très loin supérieure à celle du Madison Square. On a donc enregistré les quatre spectacles et on en a tiré le fameux disque Absolutely Live qui est paru en 1970 et que plusieurs Comme un classique. En 2009, les Doors ont décidé de sortir un coffret de six CD qui contient l'intégralité de ces quatre concerts. Ce qu'on vient d'entendre, ce sont trois pièces qui sont tirées du premier spectacle que les Doors ont donné au Felt et qui est aussi、euh, disponible en, en format vinyle. On a entendu le classique、euh, Light My Fire, juste avant on a entendu Peace Frog et au début du bloc on a entendu Roadhouse Blues. Et、euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est que ces deux pièces Roadhouse Blues et Peace Frog étaient absolument inconnus du public du Felt Forum au moment de l'enregistrement de ce concert, puisque l'album studio duquel elles sont tirées, c'est-à-dire Morrison Hotel, n'était pas encore sorti à ce moment-là. Le disque est sorti quelques temps plus tard. Alors, le public new-yorkais les entendait pour la première fois. Bien sûr, ce sont devenus des classiques par la suite. Midi 21, vous êtes à l'émission r o c k Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et cette semaine, je vous présente la 1600e émission r o c k Classic, un spécial 3 pour un gros canon en concert. On va d'ailleurs poursuivre avec du très gros calibre canadien avec. Steppenwolf à l'antenne de la Radio Campus. La station des Mélamanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rénières. C'est f o u 9ェン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 80, 80, 80, 80. Juste avant la pause pub, on a entendu les Canadiens Steppenwolf avec trois pièces tirées de leur album Live, paru en 1970. On a entendu Monster, précédé de Born to Be Wild. Et au début du blog, c'était le classique Magic Carpet Ride. m 12h43, vous êtes à l'émission REC Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le thaï. Cette semaine, je vous présente la 60e émission REC Classique, un spécial 3 pour un gros canon en concert. On va poursuivre, on va rester un peu à la fin des années 60, début 70 avec CCR, Credence Lee Water Revival. À l'antenne de la Radio Campus, la station des v é l o m a n t s e s t la seule à f a i r e d o u moins du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89.FM!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 François-Olivier Marchand au 376-5184-Poste 3. Ou écrivez-moi à d p c f o u à c o m m e r c i a l u q t e r c a Pour une publicité censée à prix ridicule, n'hésitez plus. Les m a l léchés, Empreinte Galactique, b a l s a l v a Apocalypse Nightclub, ils ont tous gagné les mardis de la relève du Gambrius.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 C'est f o u c e s t fou, c e s t comme comme faire une course avec un nain, nain. T'es sûr de gagner. 4, 4, 4. Juste avant la pause pub, on a entendu Credence Lee Water Revival, CCR, avec trois pièces tirées de leur album de concert qui a été enregistré en 1970. On a entendu la pièce Keep on s h u o g l i n c'était précédé du classique Green River, et au début du bloc, on a entendu le n o n moins classique Born on the Bayou.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 Donc, en 1969, on va、euh, entendre u n e des formations de rock psychédélique les plus célèbres et les plus importantes des années 60, le Jefferson Airplane, sur les ondes de la Radio Campus. La station Les m é l o m a n e s est la seule à faire tourner du vrai rock psychédélique à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM! Le Jefferson Airplane avec trois pièces tirées de leur album Bless Their Pointy Little Heads. Par e e n 1969, on vient d'entendre Plastic Fantastic Lover. C'était précédé de Somebody to Love et au début du bloc, on a entendu Three Fifths of a Mile in ten Seconds.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 En voici un d'un calibre assez considérable. Je parle de Jimi Hendrix et d'une performance en spectacle tout à fait majeure et remarquable dans l'histoire du rock. Celle qu'il a donnée au Festival de m o n t r e a l en 1967 et qui a absolument jeté tout le monde par terre. Prestation brillante et révolutionnaire qui a contribué à l'enfer. Une véritable légende et un des musiciens les plus influents de toute l'histoire du rock. Tous ceux qui ont vu le film de la prestation de j i m i à m o n t r e a l savent à quel point. Il a été absolument brillant et inspiré. Je ne pense pas que qui que ce soit aurait pu surpasser la prestation de Jimmy ce soir-là. Il a été tout à fait hallucinant et incroyablement bon. On va tout de suite en écouter trois extraits de cette performance géniale. j i m m y Hendrix à m o n t r e a l à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, e t la seule à diffuser du vrai rock à toi, et bien, c'est faux, 89.1 FM. Here's something else. We got a little thing called Foxy Lady. My fingers will move as you see. You don't hear no sounds as you hear, but dig this.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 Oh! Jimi Hendrix à m o n t r e a l avec trois extraits de son brillant et historique passage à ce festival qui s'est tenu en 1967. On vient d'entendre une pièce un peu plus obscure de Jimmy, Can You See Me? Juste avant, on a entendu le classique Foxy Lady, évidemment. Et au début du b l o c on a entendu sa reprise d'un classique du bluesman Howling Wolf, Killing Floor. Si vous n'avez jamais vu la performance de Jimmy à Monterey, je vous conseille fortement de voir le documentaire qui a été fait sur le festival. C'est un des grands moments incontournables de l'histoire du r o c k le passage de j i m m y Hendrix à Monterey en 1967. C'est tout à fait hallucinant. 13h26, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps.、Et、cette semaine, je vous présente la 1600e émission Rock Classic, un spécial 3 pour un gros canon en concert. Tout de suite, on va poursuivre avec un peu de Bob Dylan, une demande spéciale de Brian. À l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule et diffusée du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u 89 FM. I'm gonna c h o a But You know how hard you try. You say y o u r e certain t h a t you r e kind of hurt, but you know sometimes you lie. Sometimes it gets so hard to. On s'appelle Léon Desjeunes de 7h à 9h le matin du. du. du job Job b a r On s'appelle Léon Desjeunes le matin. On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 一次<音樂> De rock. Bob Dylan avec trois extraits de son album, classique Before the Flood de 1974, à l'époque où Bob était encore accompagnant, en tourné par The Band. On vient d'entendre leur version vitaminée de Highway 61 Revisited. Juste avant ça, on a entendu une autre version vitaminée, celle-là de All Along the Watchtower, version évidemment très influencée. Par celle de Jimi Hendrix qui l'avait fait,、euh, fait sur son album Electric Lady Land de 1968, sorti quelques années plus tôt. Au début du b l o c on a entendu la pièce qui ouvre、euh, l'album Before the Flood et avec laquelle euh, euh, Bob Dylan ouvrait、euh, con ses concerts à l'époque. Most likely you'll go your way and I'll go mine. 13h40, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.、Et、cette semaine, je vous présente la 60e émission Rock Classic, un spécial 3 pour un gros canon en concert. On va maintenant poursuivre avec un peu le Southern Rock avec le groupe le plus prestigieux et brillant de tous. Un des, euh, avec un des très grands albums en concert des années 70. Je parle du Allman Brothers Band avec trois extraits du Live at the Fillmore East de 1971. À l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou 89.、Hein? Time to find my baby. Won't somebody please? send hold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 C'est fou, ça. Musicien. Juste avant la pause pub, on a entendu le Almond Brothers Band. On a entendu trois extraits tirés d'un de, des très grands albums de rock en concert des années 70, Live at the Fillmore East. On a entendu la relecture de Stormy Monday.、Euh, juste avant ça, on a entendu l'instrumental Hot Lanta. Et au début du bloc, on a entendu la pièce Statesboro Blues avec laquelle ils ouvraient leur concert. Le producteur de spectacle Bill Graham,、euh, propriétaire des salles de concert Fillmore East et West, En parlait dans son autobiographie. Dans les années 70, le a l m o n d Brothers Band était vraiment un groupe à part en concert. Ils ont été une des influences majeures dans le monde du rock du début des années 70, d'excellents musiciens. C'est un incontournable que ce live at Fillmore East. 14h02, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps.、Et、cette semaine, je vous présente la 60e émission Rock Classic. Je vous présente un spécial 3 pour 1, gros canon en concert. Parlant d'incontournables, on va maintenant poursuivre avec un petit bloc consacré à l'artiste canadien le plus talentueux et important de l'histoire du rock. Neil Young à l'antenne de la Radio Campus, la station des ménomènes et la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 f â m 17。 Legend. War was never known. People worked together. They lifted many stones. They carried them to the flatland. They died along the way. But they built up with their bare hands. We still can't do today. And I know she's never there. She loves me to this day. I still can't remember how. Or when I lost. An Trois extraits tirés de son album Live Rust de 1979. On vient d'entendre la très belle Cortez the Killer qui parle d'un personnage historique. Bien méprisable. Juste avant, on a entendu le classique Cinnamon Girl et au début du blog, on a entendu When You Dance, You Can Really Love. Excellent artiste en spectacle, ce Canadien d'origine qui vit aux États-Unis depuis les années 60. C'est vraiment un des meilleurs concerts auxquels j'ai assisté dans les dix dernières années, celui que Neil a donné au Centre b e l l en décembre 2009. Tout à fait mémorable.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 トム・ペディーン・ハッブリーカー、ソニー・オン・デ・ラ・ジオ・ャンプス、ラ・スタジオ・ディメル・オマネー、ラ・セーラ・フのロックア・トゥ・ーヴィン・フォー、89FM。 Yes, sir.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 c Encore s t e Crazy Mat en direct de l'entrepôt de C'est Fou, c'est la folie furieuse! Vous cherchez quelque chose de nouveau à écouter, ça ne vous tente pas d'attendre! a s s e fou, on a d é j à r e ç u les modèles de l'année prochaine! Regardez-moi ça, du francophone par ici, de l'anglophone par là, des classiques en a r g e n t on a tout ça et bien plus au prix du grand! Visitez les palmarès C'est Fou en direct les mercredis et jeudis de 13 à 15 h. En rappel, les vendredis de 17 h. Assez fou! Je suis crazy, crazy, crazy!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 89。 Juste avant la pause pub, on a entendu Tom Petty and Heartbreakers avec trois extraits de leur excellente anthologie en spectacle parue l'automne dernier. On a entendu un de leurs nombreux classiques, Breakdown, et on a aussi entendu l a r e p r i s e de Howell、oh、de Fleetwood Mac. Et au début du b l o c on a entendu Refugee. Il va à peu près partout en Amérique du Nord cet été en concert, Tom Petty. Mais une fois de plus, le Québec ne fait malheureusement pas partie des villes qu'il va visiter, malheureusement, parce qu'il est vraiment fantastique en concert, Tom Petty. Il a un nouvel album studio qui s'en vient ce printemps, qui est intitulé Mojo.、Euh, mais on n'a pas annoncé de date de sortie jusqu'à maintenant, mais apparemment que ça s'en vient.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 Paul McCartney sur les ondes de la seule station à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f a u x 89.1 FM! r e、ah, c l a s s i q u e jusqu'à 17h. the fuck is McCartney Wings avec la pièce Soily, une pièce qu'on retrouve seulement sur leur album triple en concert Wings Over America, une pièce avec laquelle ils clôturaient leur spectacle lors de la tournée de 1976. Juste avant, on a entendu deux autres pièces tirées de Wings Over America. Hi, hi, hi, pièce dans laquelle Paul nous fait savoir qu'il aime bien fumer. Et au début du bloc, on a entendu Letting Go, qui est paru à l'origine sur l'album Venus and Mars.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 Une section balado-diffusion, si jamais vous avez envie d'écouter une ancienne émission n'importe quand dans la semaine. Et vous retrouverez aussi une section nouveauté dans laquelle il y a à peu près s o i n l y a un lien direct sur mon blog et vous retrouvez r e à peu près 75 critiques de disques qui sont s o r t i s depuis un an. Ceux qui recherchent des suggestions d'albums à se procurer vont s û r e m e n t y trouver quelque chose qui va les intéresser. Encore une fois, le site se trouve au ww.raclassique.net. On va maintenant poursuivre avec un groupe、euh, majeur, un véritable groupe culte qui n'existe plus aujourd'hui et qui ne donne malheureusement plus de spectacles, mais dont、euh, un de ses membres, au moins, continue toutefois à perpétuer le nom et à faire、euh, revivre sa musique en concert. D'ailleurs, on a appris cette semaine、euh, qu'il sera、euh, à Montréal le 19 octobre prochain au Centre Belle. Pour présenter le spectacle The Wall. Je parle de Roger Waters de Pink Floyd. On va écouter un extrait de l'album Pulse qui a é t enregistré lors de la dernière tournée de Pink Floyd en 1994, à l'époque où Waters ne faisait malheureusement plus partie du groupe, mais、euh, au cours de laquelle cette tournée,、euh, ses anciens compères、euh, comblaient de l'IS e s e des milliers de spectateurs. Sur les o n d e s de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock. C'est fou! 89.1 FM So... C'est dans la dimension rock classique jusqu'à 17h.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 おせふぅ .ca Juste avant la pause pub, on a entendu Pink Floyd avec trois extraits d a l b u m Pulse, paru en 1995. On a entendu Comfortably Numb. C'était précédé de What Do You Want From Me Et au début du bloc, on a entendu Astronomy Dominé. Roger Waters sera en concert pour la dernière fois au Québec le 19 octobre pour présenter son légendaire spectacle The Wall. Il sera au Centre Bell de Montréal. C'est un, un mardi soir. plutôt. Ça devrait être le plus Gros événements dans le monde du rock cette année. Les billets ne sont pas encore en vente, mais vont l'être, semble-t-il, au mois de mai. Surveillez ça. C'est la tournée d e d i e u de Waters qui va prendre sa retraite par la suite. Il dit que, contrairement à son ami Eric c l a p t o n il n'a pas envie de mourir sur scène, alors il va arrêter ça après la tournée The Wall. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre Roger Waters, pour les amateurs de rock progressif, Transatlantic seront au Métropolis de Montréal mercredi prochain, le 21 avril. Et le lendemain, ce sera au tour pour les amateurs de métal, bien sûr. Ce sera au tour de a m o n a Marth, Elvite et Holy Grail、euh, qui seront par la suite à l i m p e r i a l de Québec le vendredi 23 avril, vendredi prochain.、Euh, Johnny Winter sera au Club Soda de Montréal le samedi. mardi 24,、euh, mardi 27, Cannibal Corpse, 1349 et Skeleton Witcher au Club Soda. Porcupine Tree sera avec Big Elf au Capitole de Québec le jeudi 6 mai et le vendredi le 7 ils seront à la Place des Arts. Them Crooked Vultures seront au Pavillon de la Jeunesse de Québec mardi le 11 mai et le 12 ils seront au Sepson de l'Université de Montréal. Simon Garfunkel seront au Centre b e l l le samedi 15 mai et le mardi 18 mai. Coed et Cambria seront au m é t r o p o l i s Dark Tranquility sera au f o f o n Électrique le lundi 17 mai et le mercredi le 19 ils seront À Québec, à l'Impérial. Primal Fear、euh, seront à l'Impérial, encore là, Québec,、euh, le dimanche 23 mai. Ça, c'est pour les amateurs de Power Metal, Primal Fear.、Euh, le Kuna Koi seront au Fofun Electric le mercredi 26 mai. Le dimanche 30 mai, finalement, oui, Hypocrisy,、euh, Black Guards, Car Symmetry, Hate et s h w a c h b u k l e s seront au Fofun et le lundi, ils seront à l'Impérial de Québec. 15h15, vous êtes à l'émission r o c k Classic en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps.、Et、cette semaine, je vous présente la 60e émission r o c k Classic, un spécial 3 pour un gros canon en concert. On va maintenant poursuivre avec quelque chose de différent, un peu de hard rock avec un des meilleurs groupes du genre et qui semble être ressuscité puisqu'ils ont plusieurs concerts en Europe de prévu cet été. Aerosmith sur les ondes de la Radio Campus. La station des mélomanes et le sol à faire tourner d u v r a i r o c k à Trois-Rivières, c'est faux! 89 FM! Judge constipation, h e n go to his head at his wife's aggravation. He's soon enough the dead. There's a same old story, same old story. It is. Help me out a little. y e a h got you with the cocaine, but that was your gun. Go screw the ace and all y e r f o r get your u n done. She said, no. b u t y o u a、hey. i n t Smith Avec trois pièces tirées de leur dernier album, Rocking the Joint, qui est paru en 2005. On vient d'entendre la très belle Seasons of Wither. Juste avant, on a entendu No More, No More, et au début du bloc, on a entendu Same More Song and Dance. 15h31, vous êtes à l'émission Rac l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps.、Et、cette semaine, je vous présente la 600e émission. Un classique, un spécial 3 pour un gros canon en concert. On va poursuivre avec un autre groupe qui a commencé à brûler les planches en même temps, Kerosmith, dans les années 70. Ils font carrière depuis une quarantaine d'années, mais curieusement, ils ont sorti leur premier album en spectacle complet、euh, il y a seulement deux ans, le trio Texan ZZ Top, tout de suite après cette courte pause publicitaire.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 e n t r e z dans la spirale dès 18h sur C'est Fou 89.1.、Ah! C'est 89 Fou 89.1. c e s v o s o r e i l l e s oreilles. Vos oreilles. Maybe too soon after we're here Rolling downtown in the middle of the night You're、we'll、laughing and j o k i n g Feeling alright, cause I'm mad I'm a music life You're so mad Come on, help us out now Gotta hit a fine, bought two from our head, three more in the back. s p o k e e a h other, trust the letters, why k e l l suits? They smoking, l o o k i strikes in every night, lives too. Cause we r e b a d Amazing, w h d Yes, I'm b a d Le trio texan ZZ Top avec la version spectacle de TubeSnake Boogie, un de leurs gros canons du début des années 80. Juste avant ça, on a entendu le classique Cheap Sunglasses et au début du blog, on a entendu I'm Bad, I'm Nationwide. Trois pièces tirées de l'album Live from Texas paru en 2008. De façon surprenante, il s'agit du seul album en concert officiel et complet de ZZ Top en 40 ans de carrière et des milliers de spectacles partout dans le monde. 15h45, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et Cette semaine, je vous présente la 6 0 e émission Rock Classic, un spécial 3 pour un gros canon en concert. On va tout de suite poursuivre avec une très grosse pointure, justement, en concert. Je parle de Alice Cooper, l'antenne de la radio Campus d Trois-Rivières, la station des Mélomanes et la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est ファーム。 I love the dead before they rise. No farewells, no goodbyes. I never even knew your now r o t t i n g face.、And、while friends and lovers mourn your silly grave, I have other uses for you, darling.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 C'est fou, c'est comme arroser son asphalte. Juste avant la pause pub, on a entendu l'inventeur du mouvement Shock Rock, Alice Cooper lui-même, avec trois extraits de son album The Alice Cooper Show. On a entendu un medley de I Love the Dead, Go to Hell, et Wish You Were Here. C'était enregistré en 1977. Je vous rappelle que Alice sera une des vedettes de la journée du samedi au festival Heavy MTL, qui se tient au parc Jean Drapeau la fin de semaine du 24 juillet avec Slayer, Megadeth, Mastodon, Anvil. Et Testament. Grosse journée. 15h55, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie de Daniel Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et cette semaine, je vous présente la 60e émission Rock c l a s s i q u e spécial 3 pour un gros canon en concert. Après avoir entendu comme ça le véritable créateur du Shock Rock, on va maintenant en poursuivre avec ses、euh, quatre rejetons directs. Je parle de Kiss. Donc, on écoute tout de suite trois pièces sur les ondes de la Radio Campus. La station des vélements est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u 89 FM! Yes. Ça, avec trois extraits tirés de leur album A Live 3, paru en 1993、euh, qui faisait suite à la tournée Revenge. On a entendu une pièce tirée de l'album studio du même nom, Revenge, une composition de Paul Stanley, I Just Wanna.、Euh, juste avant, on a entendu le classique Watching You et au début du bloc, on a écouté Creatures of the Night avec laquelle Kiss ouvrait leur concert ce sur cette tournée. J'avais assisté à, à celui, le spectacle du Forum de Montréal le 5 octobre 1992.、Euh, Ça avait été vraiment un excellent. Spectacle très, très fort en volume et qui nous a bougé les oreilles pendant quelques jours. Il jouait très fort Kiss dans ce temps-là.、Euh, Qu'est-ce qui f o n t l'objet de la couverture et du numéro au complet de mai du magazine britannique Classic Rock? On leur a même donné le titre honorifique de rédacteur en chef, éditeur à cette occasion. Ils nous parlent notamment des groupes qu'ils considèrent comme leurs influences principales comme Humble Pie, l e e Who et Led Zeppelin. Numéro très intéressant du magazine Classic Rock. Dans lequel on apprend d'ailleurs aussi avec surprise que l'acteur britannique Christopher Lee, qui s'est surtout illustré dans des films d'horreur de la Hammer, autant en Angleterre qu'à qu Hollywood, et notamment en tant qu'interprète de Dracula, Christopher Lee, qui a maintenant 87 ans, eh bien, on apprend de façon stupéfiante qu'il est un amateur de métal. Et il nous informe même dans le magazine qu'il en écoute à tous les jours, et qu'il fait une séance de headbanging quotidienne. Il dit apprécier particulièrement Man o War. Et Rhapsody of Fire, puisque c'est avec eux qu'il a découvert le métal en participant avec,、euh, à leurs albums. Christopher Lee, qui、euh, vient de sortir aussi un album concept métal sur Charlemagne, personnage historique qui est, semble-t-il, aussi un de ses ancêtres, du, nom, du moins、euh, selon son arbre généalogique. Eh bien, Dracula est amateur de métal. Pas le Dracula de pacotille à la Bruno Pelletier、euh, qui chante de la pop cucu, mais bien celui des films de la Haber. C'est pas mal plus chic. 16h10, vous êtes à l'émission Réc Classic en compagnie d a n n e Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Et、euh, cette semaine, je vous présente la 60e émission Réc Classic, un spécial 3 pour un gros canon en concert. On va maintenant poursuivre avec un des groupes qui a le plus influencé Kiss musicalement, la l a d i e p l i n à l'antenne de la Radio Campus. La station des mélomanes de Trois-Rivières est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux! 89 FM! <tousse> De Zeppelin avec trois extraits tirés de leur excellent disque en concert de Song Remains the Same de 1976. On vient d'entendre le classique Black Dog, précédé de Celebration Day et de Rock'n'Roll. Au début du bloc, De Zeppelin, qui avait la réputation d'être un des meilleurs groupes en concert dans les années 70 et qui ont bien sûr révolutionné le monde du rock, ils sont considérés comme un des très grands groupes fondateurs du mouvement metal. 16h22, vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et cette semaine, je vous présente la 60e émission Rock Classic, un spécial 3 pour un gros canon en concert. On va maintenant poursuivre avec un très gros compétiteur de Led Zeppelin au début des années 70, un autre des groupes fondateurs du mouvement m é t a l Je parle de Deep Purple, avec trois extraits tirés de l'album qu'ils ont enregistré à l'Olympia de Paris, en France, bien sûr, sur les ondes de la Radio Campus, la Station. Si on Développement e é l a s e u l e à diffuser du vrai rock et du métal à Toit-Rivière. C'est faux! 89.1 FM! Спасибо большое.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 Ou écrivez-moi à dpcfouacommercialuqtr.ca pour une publicité censée à prix ridicule. N'hésitez plus. Je viens directement du Japon pour manger les meilleurs sushis du monde, ceux du Yuzu Sushi. Je vais sur www.yuzu.ca et j'obtiens gratuitement la promotion d'un o s o m a k i au tilapia, 6 morceaux, avec tout achat de 10 dollars et plus.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 Juste avant la pause pub, on a entendu Deep Purple avec trois extraits de leur album Live at the Olympia, enregistré en 1996. On a entendu la pièce Sometimes I Feel Like Screaming. C'était précédé de Maybe I'm Leo et au début du bloc, on a entendu Fireball.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 Spéciale 3 pour 1, gros canon en concert. On va maintenant poursuivre avec un groupe qui a beaucoup été influencé par Deep Purple. Je parle de Iron Maiden, une demande spéciale de Brian pour sa blonde Nancy. On va entendre trois extraits de l'album Beast Over a m m e r s Smith qu'on retrouve dans le fameux coffret 80's Archives qui a été enregistré lors de la légendaire tournée The Beast on the Road qui a suivi la sortie bien sûr de l'album classique. The Number of the Beast en 1982 et sur laquelle on retrouvait pour la première fois le chanteur Bruce Dickinson qui venait de remplacer Paul Diano à l'antenne de la radio Campus. La station des vélomanes, c'est faux! 891 FM! Trois pièces tirées de l'album Beast Over a m h e r s m i t h qui était enregistré en 1982. On vient d'entendre 22 Crishia Avenue. C'était précédé de Killers et au début du vlog, on a entendu Another Life. 16h58, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. Les palmarès, sans rappel, vont suivre dans un moment avec mon ami Mathieu Plante. La semaine prochaine, avec Classic, je vais vous présenter le dernier chapitre de la discographie d'ACDC avec Bon Scott, l'album Highway to Hell. Je vais vous présenter au moins une nouveauté. Le tout nouvel album、euh, homonyme de la formation norvégienne Audrey Horn. Je vais aussi vous présenter une、euh, formation canadienne obscure des années 70 du nom de Amish, et,、euh, ainsi qu'une entrevue avec、euh, le chanteur de Fin Troll, r e h Je vous laisse avec une dernière pièce avec,、euh, par un groupe qui sera en concert、euh, le 19 mai prochain à Québec, le 17 à Montréal. Les Suédois、Dr、Dark Tranquility avec un extrait de leur album en concert. a s s の q u e Salut